Je ne sais pas comment vous me percevez, vous savez, Mais je suis un homme de la Renaissance, moi, Frank. Je veux dire, quotidiennement, je fais affaire avec des gens, vous savez, qui, qui, qui sont rétrogrades, Frank. Vous leur parlez des droits civiques, ils ne savent pas, vous voyez Et ils ne sont pas ouverts au changement, à voir comment les choses sont faites et qui les fait. Sauf que moi, je leur parle et il n'y a aucun malentendu. Vla durable sans bling, bling, bling, bling. J'arrive de Dans ma bouche, il y a bien trop de style Origine polonaise avec un modal yougoslave. Ma voix n'est pas assez grave, on mettra pas de vocodeur Indépendant, je ne suis pas tout le beau mode En fait c'est simple, je pourrais me dire que je vise le hit Rapper en riz, à dire de la merde, mais c'est ça le hit je ne joue pas de jeu et le game est en état de manque De chaos et Cool Love répond à la demande J'écris des textes et dans ma tête c'est de la poésie Mais là je prends des risques au fait de dire qu'avant j'hésitais Nouveau style mais ceux qui me connaissent me reconnaîtront Sans forcer ils verront qu'il y a la forme et toujours le fond Du tiroir est vide et ça commence à être un changé Va y perdre ma mère et mon père alors j'ai changé Fumer le shit c'est cool mais ça ne fait pas toi un homme Alors avant que tout s'écroule ne tombe pas dans la drogue Enfin je te dis ça mais la La m'a bien niqué, le cancer me guette, ma volonté est pas impliquée. 22 piges, je donne pas de leçons, juste des conseils. Je les accepte pas moi-même, même venant d'un confrère. Non, on est plus au collègues. J'ai pas être plus à la mode Et dans mon cortège Il n'y a plus vraiment de la lacoste. Les vrais amis sur la main gauche Avant de passer l'arme Et je me prends la droite Les belles chansons On a passé l'âge J'arrive de l'Est et dans ma bouche Il y a bien trop de style Origine polonaise Avec un modal yougoslave. Ma voix n'est pas assez grave On mettra pas de vocodeur. Indépendant Je ne suis pas à tout de beau mode En fait c'est simple Je pourrais me dire Que je vise le hit Rapper Henri qu'à dire de la merde Mais c'est ça le hit Je ne joue pas le jeu Et le game est en état de manque de KO Mike où l'offre répond à la demande Avec deux os on croit en nous depuis que notre mère a perdu les os La formule du rap c'est de KO carré Moi, tous les autres cas Je ne supporte pas qu'on coupe la parole Sauf sur un son normal C'est moi l'ingé qui m'arrange En fait c'est les moyens du bord mais t'as vu j'me débrouille T'ouvrais chialer un croque-mort et mari tous les coups Sa vie, tirer les sons après le dérapage. Parce que faire des erreurs, c'est normal, mais ça ne t'aidera pas. Si tu fais l'autruche que tu fais, genre t'as rien à perdre. Tu vas te bloquer la tête, retrouver le tarin par terre. Si tu mets de la neige dedans, bah c'est ton souci. Chacun vit sa vie, et la mienne ne s'en sert qu'au ski. J'ai fait un pacte avec bien qu'elle me mette des coups. Mon retour, elle me vengera de tous ces cons. Ces cons Je suis un mec normal à l'aise dans ces stands smich. Je pas les flammes de l'enfer, j'ai mes valeurs comme extincteur. Mmh. J'arrive de l'Est et dans ma bouche, il y a bien trop de style. Origine polonaise avec un mental yougoslave. Ma voix n'est pas assez grave, on mettra pas de vocodeur. Indépendant, je ne suis pas beau mode. En fait, c'est simple, je pourrais me dire que je vise le hit. Rapper Henri, qu'un dire de la merde, mais c'est ça le hit. Je joue pas le jeu et le game est en état d'manque. de manque. De chaos, et Cool-Off. Pour à la demande, j'arrive de, de laisser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 Indépendant, je ne suis pas tout de beau mode En fait c'est simple, je pourrais me dire que je vise le hit Rapper en rique, un dire de la merde, mais c'est ça le hit Je ne joue pas le jeu et le game est en état de manque De Kaomai, cool off, répond à la demande enfin, Ou bien on a du succès avec des ennemis hein Ou bien on est un raté avec un tas d'amis C'est un choix que nous faisons